Det här är en känsla och här ska disgata, och vi intervora om det kommer att prata med elquip, Men det kommer mycket att pumpa och sjast. De är kond Neptunerna därför allt det kommer strongast Och det att Vi kommer ingen med i viktigt skrant, men år är definitiv In och rest och in. och ner Régis répond à quelques a priori concernant l'espéranto. On dit, Régis, que l'espéranto est la langue universelle, mais l'anglais est parlé partout Eh bien, Pierre, si tout le monde parle anglais... Pourquoi autant d'interprètes et de traducteurs dans les organisations internationales, comme à l'ONU ou au Parlement européen Même en ayant appris l'anglais en première langue à l'école, combien de jeunes adultes sont capables de soutenir une conversation simple en anglais L'anglais est bien entendu la langue de nation ayant une riche et estimable culture, mais pourquoi favoriser une nation par rapport à une autre Je peux comprendre que les États-Unis ou la Grande-Bretagne cherchent à maintenir l'anglais comme langue de travail la plus utilisée car ils sont bien conscients des bénéfices culturels et économiques qu'ils en retirent. D'ailleurs, si l'on regarde l'histoire, la langue a toujours été plus ou moins imposée par la puissance militaire et économique du moment. L'espéranto se place dans une vision plus démocratique où les nations la choisiraient comme langue pont. Ce n'est pas la langue internationale parfaite, mais en tout cas, c'est celle qui donne la réponse la plus satisfaisante à l'heure actuelle. Pourtant, on dit que c'est une langue facile à apprendre. Non, l'anglais n'est pas une langue facile, même si elle peut l'apparaître au premier abord. Les mots ou expressions sont souvent très courts, mais la moindre préposition en modifie le sens. Par exemple, pour « to go »,« aller en français », vous avez deux pages de dictionnaire pour présenter tous les sens possibles. L'anglais est une des rares langues où l'on ne peut pas savoir comment se prononce un mot simplement en le lisant. Du fait des nombreux diphtongues, de l'irrégularité de prononciation d'un nombre record de phonèmes, pour compliquer le tout, l'accent tonique est variable et le sens d'un mot peut être différent selon le cas. C'est une langue contextuelle, comme le disent les profs d'anglais. Ça veut dire en gros qu'il faut parfois toute la phrase pour comprendre un passage. Oui. Reprenons maintenant l'histoire de l'espéranto avec Catherine. Catherine, tu vas nous parler aujourd'hui du mouvement espérantiste en Allemagne. En Allemagne, l'espéranto ne prend véritablement son essor que dans les années 20, grâce en partie au soutien de la République de Weimar, qui le subventionne et autorise son étude à l'école à côté des programmes officiels. C'est ainsi qu'en 1926, on recense en Allemagne près de 31 000 espérantistes. Mais c'est aussi la montée du nazisme. Alors il ne faut pas oublier que Zamenhof est juif. Dans Maïkampf, on peut lire « Quand les peuples deviendront les esclaves des juifs, ils devront tous apprendre une langue internationale, entre parenthèses l'espéranto, afin que, par ce moyen, les juifs puissent les diriger plus facilement. » Les espérantistes allemands peuvent-ils résister au régime nazi Beaucoup de groupes espérantistes se mettent en veille pour échapper aux persécutions. L'association allemande d'Espéranto tente de survivre, mais pour cela on peut dire qu'elle perdra son âme en acceptant d'exclure les juifs de ses rangs et en relayant dans sa revue les propos d'Hitler. Mais malgré tout, cela ne la sauve pas, puisqu'un décret d'Himmler de juillet 1933 interdira toute organisation et toute activité pour l'Espéranto. Aujourd'hui, c'est encore Madeleine qui nous apporte son témoignage. Madeleine, l'espéranto t'a-t-il permis de voyager Oui. Et je dirais même, euh, depuis que je suis en retraite de, de mon métier d'institutrice, euh, j'ai voyagé presque tous les ans à un congrès international, euh, étant accompagnée la plupart du temps d'une de mes petites filles qui avait entre 10 et 17 ans, ce qui était un grand bonheur pour elle et pour moi aussi. Et nous sommes allés en Australie, en Nouvelle-Zélande, En Islande, en nor Norvège, au Brésil. Enfin, et j'en oublie certainement. Au propos de Catherine, je voudrais ajouter que mon beau-père était espérantiste à partir de 1908. Mon beau-père allemand. Et euh, je compte bien continuer à faire les voyages pendant que je suis encore valide. Et je crois que l'espéranto t'a aussi apporté quelque chose par rapport à ta propre langue. Euh, cela marque. amener à analyser beaucoup mieux ce que j'allais dire. Cela m'a appris à décomposer ma pensée pour parler avec le plus de précision possible. D'accord. Je crois que l'espéranto le, est, est très bon aussi pour apprendre d'autres langues par la suite. On dit que c'est une bonne propédétique. Certes. De mon côté, après avoir appris l'espéranto, qui était ma première langue étrangère, euh, j'ai appris l'allemand et l'anglais. Donc, plus facilement que s'il n'avait pas eu l'espéranto Oui, mais surtout par le contact avec des gens. Et comment vois-tu l'avenir de l'espéranto Je suis inquiète de l'influence de l'anglais, parce que les anglicistes croient qu'ils ont l'argent pour eux, ce que n'ont pas les espérantistes. As-tu autre chose à nous dire à propos de l'espéranto Eh bien, l'espéranto m'a fait prendre conscience de mon humanisme, Cela a donné une, une, une je dirais une consistance à mon humanisme et cela m'a rendue euh, euh, tolérante avec euh, tout ce qui n'est pas qui me ressemble pas, ce qui est différent de moi sous sous divers aspects, que ce soit la couleur de la peau, euh, que ce soit les opinions religieuses euh, et même des opinions politiques euh, sincères et mon, mon envie de, de paix universelle pour tout dire. Merci beaucoup Madeleine. L'aviateur Saint-Exupéry, rappelez-vous, a rencontré le petit prince dans le désert du Sahara. Ainsi, j'ai vécu seul. Do mi vivis sola. Sans personne avec qui parler véritablement. Un, Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a six ans. Gis paneo de mia motoro sur deserto Sahara, kio okazis antausessiario. Quelque chose dans mon moteur s'était cassé. Iyo en la motoro rompigis. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager. Kai charisti skun mi nek mekanikisto nek passageroy. Je me préparais à essayer tout seul de réussir une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais de l'eau à boire à peine pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable À mille mille de toute terre habitée. Mido indormicis sur la sablo, mille milion forchiu ain l'ogigita loco. Et pour terminer cette émission, Régis, dis-nous un peu quelles sont les actualités de l'Espéranto. Aujourd'hui je vais plutôt vous donner quelques pistes si vous souhaitez apprendre la langue, vous initier et que cette émission vous a donné envie. Donc si vous souhaitez profiter de l'été pour apprendre l'espéranto par internet, je vais vous indiquer deux sites qui proposent des cours gratuits. Le premier site est LERNU, donc ça s'écrit L-E-R-N-U. Donc vous tapez ce mot dans votre moteur de recherche préféré et donc ça vous propose des cours en plusieurs langues et donc bien, bien sélectionner le français sur la page d'accueil. Vous avez un deuxième site très intéressant qui s'appelle eCourso, donc i -K -U -R -S -O, Donc toujours vous tapez dans votre moteur de recherche et il vous propose en particulier un cours en 10 leçons qui vous permettra de vous faire une bonne idée de la langue. Et pour des informations plus générales, je vous conseille d'aller consulter la page internet de l'association « Espéranto France ». 지스